Tu veux savoir qui je suis Dans ce et c'est Oui, je l'avoue, des fois je triche, parfois je mens, souvent je m'en fiche, donc je me prends, trop pour un dur, trop pour un grand, et pour un gars qui n'a pas de cœur, je suis conscient, mais je suis comme vous, souvent j'ai peur, souvent je tremble, alors comme vous, je fais semblant, je vous ressemble, et bien souvent, je me demande, qu'est-ce qui me retient sur cette terre J'essaie de garder le sourire, être heureux, en avoir l'air, mais je le sais, y'a Me faire vibrer, et puis bien sûr, ma famille qui me permet d'avancer. J'ai essayé d'être peace, d'être love, d'être un exemple, mais moi je suis trop passé, constamment le flingue sur la tente. Je veux pas, souvent je pars dans mes tripes et dans mes trucs. Je pars en couille, mais je pique car c'est là que je me sens brut, N'essayez pas de me comprendre car moi-même j'ai lâché l'affaire. Souvent je crie quelques phrases et je me perds sur quelques airs. J'adore ma vie, je vous le jure, mais parfois je perds le nord, alors je me dé. Mais je suis sûr qu'un jour je trouverai mon bonheur Oui je suis, c'est que je suis Je suis, je suis Oui je, suis. Oui, je vis comme j'ai envie Je suis, oui, je suis N'essayez pas de me comprendre, de me descendre Je vous le dis, et n'allez pas vous me prendre Je resterai comme je l'ai écrit. Oui je suis, c'est que je suis Je suis, oui je suis Oui je vis comme j'ai envie Je suis N'essayez pas de me comprendre, de me laisser. je vous le dis Et n'allez pas vous méprendre, je resterai comme je l'ai écrit Moi je suis ce que je suis, un de ces jeunes trop bornés. Je vis ma vie comme j'ai envie, quitte à parfois me faire cogner Je kiffe ma jeunesse et les conneries qui vont avec Et parfois dans l'ivresse j'ai l'impression de faire un break Je ne suis pas cool, moi non, ne vous fiez pas aux apparences Quand je suis saoul, moi ouais, vous pourrez voir mes vraies carences Je revendique mon côté franc et mon côté rien à branler Je pas alors qu'on promet que je n'aime pas trop parler Y'a que dans mes textes que je me lâche, que je décris, que je me fâche ou que je crie Et que je crache toute ma haine sur papier Que dans mes textes que je m'arrache ou que je prie, que j'ai la ou que je vrie, Et que je crie ce que j'appelle ma vérité Mais je suis comme vous, moi, des ambitions plein les poquettes Et si tu te fous de moi, il va falloir que tu t'inquiètes Comprenez que dans ce texte je suis sincère et je me livre Que je ne passe pas par quatre chemins même quand je pars à la dérive Oui je suis c'est que je suis, je suis, je suis, oui je suis N'essayez pas de me comprendre, de me descendre, je vous le dis Et n'allez pas vous méprendre, je resterai comme je l'ai écrit Oui je suis c'est que je suis, je suis, je suis Oui je vis comme j'ai envie, je suis, je suis N'essayez pas de me comprendre, de me descendre, je vous le dis Et n'allez pas vous méprendre, je resterai comme je l'ai écrit Moi j'ai pas choisi de naître avec le rap dans le sang Et encore moins d'avoir la tête je colle pas à mon talent, je suis atypique, moi je le sais, mais j'en ai fait, ma force de frappe, Égocentrique à ce qui paraît, mais ceux qui disent ça je m'en tape, j'ai pris le mic à la joue, certains de vous saviez pas lire. Vous qui dites que je n'ai pas ma place et mon image voudrait salir. Je l'ai pas lâché depuis dix ans, et j'ai toujours cru en mes rimes. Et puis tant pis, si dans 10 ans, je suis pas connu comme Jacques Mérine Ce que je veux, ce que je vis, ce que j'espère, y'a que moi qui sais, ce que je vends, ce que je Y'a que moi qui sais Oui je l'avoue Dans cette course à la victoire Je suis tombé J'ai cru qu'en saut Dans les étapes Je pouvais plus vite y accéder Alors aujourd'hui j'ai laissé Mes plus beaux rêves Sur le trottoir Mais j'ai toujours su garder Ma plume comme exutoire Je suis passionné Mais je suis lucide Je garde la tête sur les épaules Prêt à donner ce que j'ai dans le bide Pas prêt à échanger mon rôle Oui je suis C'est que je suis Je suis Je suis Me de me je vous le dis Et n'allez pas vous m'éprendre je resterai comme je l'ai écrit Oui je suis ce que je suis, je suis, je suis, oui je vis comme j'ai envie, et je suis, je suis, n'essayez pas de me comprendre, de me laisser je vous le dis Et n'allez pas vous m'éprendre je resterai comme je l'ai écrit